Oh non, ne t'en fais pas L'amour, l'éternité Sont des mots qui ne riment pas Bien d'autres ont essayé Avant qu'il n'y ait toi Avant qu'il n'y ait moi hmm. Elles ne reviennent pas Elles sont courtes les années On peut rien faire et ça On n'y peut rien, crois-moi Ça ne sert à rien d'aimer Tu le sais comme moi Et qui peut-on changer Le monde est fait comme ça Tu ne peux rien croire mmh. Ça ne sert à rien d'aimer Ça ne sert à rien d'aimer L'amour, l'éternité Bien sûr, se te déçoit Ne pourront pas rimer Et c'est si tu veux moi Je ne m'y risquerai pas